Rafine Akizemana sur la mise en œuvre de Micro-Sévestine Boutoui. Bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition de Sommet Crédit dont voici les grands titres. L'ancien candidat indépendant se réjouit de la promesse tenue par le président de la République du Burundi relative à la mise en application de certains projets de société présentés par les concurrents au poste présidentiel lors de la période électorale 2020. Au vétre de la 58e réunion des gouverneurs des banques centrales et des ministres des Finances des 54 pays africains, Bujumbura, son mercredi et la chronique de son mercredi parle des limites et de la liberté d'expression. Voilà pour l'essentiel. Oh bonjour, début sommet crédit de la 58e édition du caucus africain 2021 à Bujumbura. Il rassemble 54 pays africains représentés par des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales. Cette réunion qui se tient chaque année s'organise sous le thème la, numér la numérisation pour une reprise inclusive et une croissance soutenue. Le chef d'État universitaire, Ndaï qui a ouvert les travaux de cette réunion, a précisé que cette rencontre est un cadre privilégié d'échange et a signalé que son gouvernement s'est engagé dans la lutte contre la pauvreté en vue d'accélérer la croissance de façon durable et inclusive. Evarise Daishimi a en outre précisé que le thème cadre bien avec le moment que traverse le monde à l'heure du développement technologique, suivi le chef d'État burundi. Le Burundi est fermement engagé dans le combat de la lutte contre la pauvreté en vue d'accélérer la croissance de façon soutenue, durable et inclusive. Le gouvernement du Burundi est guidé par le principe directeur autour de la synergie. Ensemble, tout est possible. La conjugaison et la coordination des forces de tous les acteurs de la vie économique permettront de garantir l'accès de tous les citoyens aux ressources du pays et de les rentabiliser pour l'intérêt de tous. Pour réussir ce pari, la contribution de tout un chacun y apparaît comme un impératif. C'est dans ce cadre que le gouvernement du Burundi, agissant dans le strict respect de ce principe, reste concentré sur la mise en œuvre de toutes les stratégies et politiques visant à assurer la transformation profonde et la modernisation de l'économie nationale, en vue de garantir la prospérité pour tous. Dans cette perspective, le Burundi est sur une bonne lancée en matière de croissance et de développement durable. Malgré cette crise socio-économique que le Burundi traverse depuis 2015, Le pays a pu se maintenir à travers la cohésion sociale. Malgré les défis liés à l'instabilité du cadre macroéconomique causé par un passé douloureux, des opportunités d'affaires ne manquent pas, surtout dans les secteurs stratégiques. Nous avons appris avec satisfaction les aboutissements du dialogue sur Les possibilités des autres facilités du Fonds monétaire international ont envie de soutenir les efforts du gouvernement en matière de stabilité macroéconomique et de développement équilibré. Mettre sur pied un budget chiffré, l'un des programmes mis en avant par le candidat indépendant Francis Roero lors de la période de la campagne électorale 2020. Celui-ci se réjouit de son mise en application par le président Brondé en exercice dans une interview exclusive accordée à la radio, -télé, radio télévision Isanganiro. Il y déplore toutefois la hausse du budget national. C'est au moment où, lors de la période électorale, le président burundais avait promis la mise en application des projets de société jugés pertinents de ses concurrents. Une fois remporté la victoire, on l'écoute. Je préfère que le président en place s'inspire des programmes des autres partenaires afin qu'il puisse trouver là-dedans ce qui peut l'aider dans sa logique, dans toute son organisation. Par contre, je déplore qu'actuellement, les gens pensent que toute personne qui s'est fait élire, il a trouvé un chemin, un raccourci parfait pour pouvoir se faire enrôler dans le gouvernement. C'est déplorable et je suis désolé de le dire ainsi. On ne s'est pas présenté aux élections, moi Francis en tant qu'indépendant, comme si on voulait une embauche particulière. Pas du tout, on est sur une ligne qui nous amène quelque part. On ne cherche pas un amalgame de gouvernement, où tout le monde entre, où on ne sait pas qui fait quoi et qui ne fait pas quoi, où on ne sait pas qui travaille pour le gouvernement ou qui le torpille. Je préfère que dans le gouvernement, il y ait des gens qui sont d'accord, qui font leurs actions et qui puissent être évalués. Et que moi, si je suis par exemple un opposant, je puisse dire ceci pas, je ne suis pas d'accord avec ça, mais que je ne sois pas comptable là-dedans. Il faut qu'on arrive à laisser les gens qui ont été élus, qui soient eux-mêmes comptables, qui se disent « Demain, on a fait quelque chose » et qui soient responsables de leurs actes et que les autres se préparent pour des échéances prochaines. Est-ce que parmi vos projets de société, y il y aurait-il ceux que le président en exercice a déjà mis en application Oui, je pourrais même le féliciter pour ça. Je cherchais à ce que les Burundais arrivent à comprendre ce que c'est qu'un budget chiffré. Où vous dites quelque chose dans une commune, vous arrivez à prouver que cela, c'est quelque chose vous allez investir là-dedans à combien, et on va vous évaluer sur un temps donné, qu'on n'arrive plus à dire des choses en l'air. Donc, je me plais pour le moment qu'ils ont essayé de le faire. Je regarde le budget, il y a des détails, échelonnés, ça me plaît, et je suis très content de trouver qu'ils ont plus ou moins dit qu'ils vont exonérer, par exemple, les sémences jusqu'à la commercialisation. Ça me plaît qu'ils décentralisent les marchés publics jusque dans les communes, dans les provinces. Tout ça, c'est vraiment de bonnes choses que j'avais dites, et ça me plaît qu'ils les aient prises comme ça. Mais aussi, je me déplais, je suis désolé de constater qu'il y a une hausse du budget. Et par rapport à cela, quelle est votre contribution comme solution J'aurais aimé que dans les premiers temps, dans les premières années, le budget du gouvernement puisse diminuer. J'ai entendu il y a deux jours que aussi, son Excellence au président de la République déplore qu'il y a une corruption qui augmente. C'est une conséquence tout à fait normale. Quand vous augmentez les impôts, vous donnez à chacun la possibilité de passer outre la loi. Francis Loïro était au micro de Jérôme Akizimana et l'administration communale est appelée à organiser les journées dédiées à la solidarité locale et celle de la commune de façon que tous les partis politiques se sentent concernés Appel de Jonas Naimana, représentant provincial du parti CNL, après la réunion de mobilisation de la population des différentes formations politiques tenues par le chef de cabinet du gouverneur pour répondre massivement présent à ces deux journées prévues respectivement vendredi et samedi à Polinéarmozagar. Dans cette réunion, le chef de cabinet du gouverneur de la province Ngozi invite tous les habitants de cette province à répondre massivement, quelle que soit son appartenance politique à la journée de solidarité locale prévue ce vendredi. Emmanuel Natchonsanze précise que les indigents se trouvent dans tous les partis politiques tout le monde est interpellé. Appel aussi lancé pour le lendemain, samedi, journée dédiée à la commune. Il a ici aussi indiqué que toute personne, quelle que soit sa formation politique, à sa commune d'origine, cette autorité appelle donc Donc, même ceux qui croient que ces journées sont pour le seul parti au pouvoir à y participer en amenant des denrées alimentaires argent et autres. Jonas Nahima Anna, représentant le parti Sénède en province Ngozi, reconnaît l'importance de ces deux journées, mais appelle les organisateurs à tout faire pour y retirer la casquette du parti au pouvoir, afin que tout le monde y participe. Lors de cette réunion, il a été décidé que les objets facilement périssables seront distribués aux plus nécessiteux le même jour sur la colonne de collègues, d'autres acheminés dans les entrepôts des communes. Quant à l'argent collecté, il sera déposé sur un compte créé à cette fin à la BC Bengoze. C'est parti pour radio Issa Nganir. Capté écoutez la différence. Il est 13h passé de 3 minutes au studio de la radio Sanganiro. Continuons ce journal transfert ce mardi vers la prison centrale Routana de sept détenus de la prison centrale rumongedi Muremge poursuivi dans le dossier complicité d'évasion d'un homme d'affaires kenyan trafiquant de drogue, le procureur de la République à Rumongé, d'avoir demandé ce transfert après la confirmation de leur détention par la chambre de conseil du tribunal de grande instance Rumongue, et La première raison évoquée par le parquet de Rumongé en formulant cette demande de transfert Et la susceptibilité de fausser les enquêtes, vu que ces détenus étaient des employés à cette maison de détention, une deuxième raison évoquée est d'ordre sécuritaire. En effet, selon le procureur de la République, Karl le directeur adjoint de cette maison pénitentiaire, par exemple, détenu avec les prisonniers de la maison qu'il dirigeait, peut, avoir, peut voir sa sécurité compromise au début de ces enquêtes. Cinq personnes parmi lesquelles un Kenyan qui s'est passé pour un garde malade de Joseph Muté avant son évasion avaient été arrêtées. Deux autres personnes parmi lesquelles un condamné à perpétuité chargé de la sécurité à l'intérieur de cette prison le seront après. La route nationale RN18-Kibumbu-Nyakararo, récemment goudronnée par son, par la province de Moharo, a propulsé le développement socio-économique de cette province du centre du pays. Le chef du cabinet du gouverneur Moaro, qui le déclare, indique que beaucoup d'hôtels sont en cours de construction ainsi que la naissance des agences de voyage. Tshisa ajoute que des sensibilisations à l'introit des habitants pour profiter des dividendes de cette infrastructure publique se font On l'écoute au micro de Lydia Gaimbari. Dès que la route a été construite, nous avons vu automatiquement un mouvement qui a augmenté de vitesse. Nous avons eu beaucoup de véhicules qui circulent et ces véhicules ne sont pas vides, ils sont pleins de marchandises, ils sont pleins de touristes, bien de voyageurs, ce qui est un avantage pour la province de Moaro. Nous ne sommes plus enclavés en fait. Au niveau économique, nous avons d'abord au niveau de des mouvements des biens et des personnes, nous avons eu beaucoup plus de facilités notamment pour le transport des marchandises, ce qui fait que si Il y a une facilité au niveau des transports, les prix diminuent et c'est un avantage pour la population. Et puis, nous avons eu un mouvement d'hôtels qui se construisent, des gens qui érigent ici et là, des petits commerces, ce qui est un avantage. Bientôt, nous sommes en train d'encourager la population pour qu'elle cultive les cultures maraîchères qu'elle pourra vendre sur la route pour qu'elle puisse profiter de la route. Avant la construction de cette route, toute personne qui venait de était facilement identifiée. Identifiée par la poussière ici et là. Si on devait se rendre à Oujombura, en tout cas, on devait partir avec un autre bagage plein de vêtements que vous devez porter, arriver à Oujombura pour que vous soyez comme les autres. Mais actuellement, lorsque nous devons nous rendre à Oujombura, on n'a pas de souci. Donc comment on va se préparer pour apparaître à Oujumbura. Nous pouvons nous lever ici très tôt le matin à 6 heures. Dans 1h, une heure, 1h20, une heure on est à Oujumbura. Ce qui fait que c'est un avantage, je dirais, très énorme pour la population de Mouna. La limite de la liberté d'expression et l'auteur des messages d'Oyen peut être poursuivi devant la justice et le constat selon maître Jacques Bittababadje et qu'il y a presque un vide juridique en droit positif burundais, mais que le juge peut faire recours aux conventions internationales ratifiées par le Burundi. On l'écoute. Vide juridique, on pourrait le dire quand il y a paresse d'esprit. Euh, pour ceux qui sont chargés de réprimer ces infractions, euh, moi je vous dirais qu'il y a l'article euh, 19 de la Constitution et cet article c'est elle qui ouvre les portes aux instruments juridiques qui ont été ratifiés par le Burundi et je dois avouer que cet article n'est pas euh, régulièrement utilisé par euh, les juges. Jacques et sera notre invité dans la chronique N. Le travail coopératif des femmes qui font le petit commerce est bénéfique et certaines de ces femmes reconnaissent l'apport de leur coopérative dans leur autonomisation, les interprètes d'autres femmes s'organisent pour travailler en coopérative afin d'atteindre le développement. Jean-Marie Bayonga, son reportage. Les femmes et les entrepreneurs qui se sont mises ensemble pour travailler en coopérative font le commerce des différents d'arrêts alimentaires. Certaines de ces femmes se trouvent devant le bâtiment abritant le bureau de la séance Bicor. Elles disent que le fait de travailler en coopérative a fait qu'elles évoluent bien, même si elles ont commencé avec un petit capital. Au départ, ce n'était pas bien, mais aujourd'hui, je vois que ça marche bien et je ne manque de rien. Étant ensemble avec les autres, tout va bien. Ça nous aide quand nous travaillons ensemble avec les autres car cela te permet à t'organiser parce que l'union fait la force. Pour nous, les femmes, deux fois, tu peux commencer avec un petit capital, mais étant avec les autres, elles te soutiennent et ton capital augmente. D'autres femmes qui travaillent en coopérative, nous les avons trouvées à côté de la boucherie Nazimba à l'avenue de la Grèce. Ces femmes demandent à leurs collègues de penser à travailler en coopérative et faire vivre leurs familles. Ce que je peux dire comme conseil à celles qui n'ont pas de commerce, je leur demande de s'associer à nous, travailler et voir comment aider les familles. Qu'elles viennent travailler dans les coopératives avec les autres parce qu'on gagne beaucoup. Quand tu es malade, Ils interviennent de même que dans d'autres besoins. Ces femmes lancent un appel à tous ceux qui le peuvent de les soutenir afin qu'elles évoluent bien et surtout à bien mener leur travail de commercer. La communauté burundaise est appelée à la promotion de l'humanité et sa revitalisation. Lors de la présentation de son ouvrage intitulé Humanité réussie et sa revitalisation, sommet crédit, Abbé Adrien Nabona, auteur de cet ouvrage, estime que la perte de l'humanité chez certains émane de ces, des crises cycliques qui ont secoué le Burundi dans les années passées. Les participants à cette présentation trouvent l'ouvrage intéressant du moment qu'il existe encore des Burundais qui malmènent leurs concitoyens suite à leurs intérêts au Méndouaï. L'humanitaire est ici et sa revitalisation au Burundi est le titre de cet ouvrage. L'auteur Abbé Adrien Abonna explique le choix du sujet par remarque du manque de tolérance chez certains Burundais. Au niveau des valeurs, les gens ont cherché d'autres valeurs que les leurs et avec le temps il y a eu une grande détérioration que moi j'appelle même déculturation c'est-à-dire la perte de références culturelles. Oh tout Toute déculturation est criminogène. On est prêt à tous les crimes par après quand on a perdu son identité, quand on a perdu, disons, des références solides en soi. C'est pour cette raison que, personnellement, j'ai tenu à écrire ce livre. Les participants à cette présentation trouvent que le concept Ubuntu, soit humanité en français, reste essentiel au niveau de la culture burundaise. Le livre « Cherchant à réhabiliter l'humanité en créant des solidarités positives ». C'est un livre qui parle de la réhabilitation, c'est un concept qui est essentiel au niveau de la culture burundaise, au Ce livre cherche à voir comment donc réhabiliter et revitaliser l'Ubuundu au Burundi. C'est un concept qui a été donc malmené, alors que c'était vraiment la base, l'incarnation même de l'humanité réussie. L'apport de ce livre au lecteur est de taille, parce que il nous indique d'abord comment de plus en plus on a perdu ses repères, portant précisément sur l'Ubuundu, et montre les pistes qui Il devrait te suivre pour y revenir. Il met en avant l'importance de la vérité. Ce livre complète l'idée de celui intitulé Oubounou, ses roses et ses épines au Burundi qui a été publié l'année passée. À la source, interview. Il est le temps de la place de l'invité de notre journal, Maître Jacques Bittababajé, qui s'est entretenu avec notre confrère au bagnon Les Limites de la Liberté d'expression. Maître Jacques Bittababajé, bonjour. Bonjour. Oui, dans la chronique sur la lutte contre les messages de haine d'aujourd'hui, nous allons parler de quand les messages de haine deviennent punissables, Mais tout d'abord... Vu qu'il y a d'abord la liberté d'expression qui est reconnue par différents textes du pays, à commencer par euh, la Constitution, d'abord, quelle est la limite de cette liberté d'expression Effectivement, la liberté d'expression euh, est garantie par euh, la loi des lois, euh, la Constitution du Burundi. Euh, la même liberté d'expression Elle est garantie par la loi de 2011 qui organise les partis politiques. Alors, qu'en est-il du code pénal burundais Le code pénal burundais, il n'est pas très clair, il est lacunaire. Il n'y a que pratiquement trois articles et les sanctions qui sont proposées par le législateur, à mon avis, ne sont pas proportionnelles à l'infraction Et alors, vu la prolifération de ces messages, surtout sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, WhatsApp, donc on peut confirmer qu'il y a vide juridique au Burundi euh, Vide juridique, euh, euh, on pourrait le dire quand euh, il y a euh, paresse d'esprit euh, pour ceux qui sont chargés de réprimer ces infractions.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 Et à part la version raciale, notre code n'aurait pas prévu d'autres infractions Il n'y a que trois, trois articles, donc je pense plutôt que la loi spéciale en matière de ces infractions, surtout quand elles, sont, quand elles sont commises pendant la période électorale, le juge ne devrait pas se référer sur le code pénal, il devrait se référer à la loi électorale, qui est la loi spéciale en cette matière. Et en cas de délit, qui est, quel est le juge est compétent ou quelle juridiction est compétente euh, Ça dépend dans, dans, dans quelle période vous commettez l'infraction. Alors, si vous commettez l'infraction en période électorale, c'est euh, les juridictions ordinaires mais qui siègent en flagrance. Hein? Et généralement, c'est le tribunal du lieu où l'infraction a été commise euh, si... Ça dépend de la personne. Il y en a qui ont des, des privilèges de juridiction, mais en principe, ça devrait être le tribunal de grande instance du lieu. Mais quand, par exemple, c'est une infraction contre la loi qui régit les partis politiques, euh, ça peut être aussi la Cour suprême et parfois quand il faut radier complètement le parti. Maître Jacques Évitababaché, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de la mi-journée de sommet crédit. Merci de l'avoir suivi. Merci à Séraphine et Akizimana pour sa parfaite collaboration. Vestine OTGT à la présentation. Au revoir. Passez un bon après-midi.